Avant le début de l'épisode, je voulais vous parler du nouveau concept de Twenty One Shuttle. On devine vos classements. Le principe est simple vous envoyez une vidéo de vous en situation de match, que ce soit compétition ou jeu libre, et on essaye de deviner votre classement dans le tableau concerné. La vidéo sortira ensuite sur notre chaîne YouTube. Les infos complémentaires sont à retrouver sur notre serveur Discord et le lien pour participer est dans la description de l'épisode. On espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer. Bon épisode Cette semaine a eu lieu le Hylo Open, la grosse tournée européenne d'octobre-novembre se terminer en Allemagne et les Français ont brillé avec notamment un duel fratricide en simple homme. Tant on va s'intéresser, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Et je suis comme d'habitude accompagné de Benoît. Salut Benoît, comment vas-tu Salut Ewan, bonjour à tous. Bah écoute, euh, plutôt en forme et toi Ouais, ça va, je plutôt j'ai pas énormément de voix, voilà, je vous le dis, j'ai fait un concert hier et j'ai un peu tout euh, ça va être peut-être un peu compliqué. Je m'excuse d'avance euh, si euh, ça devient compliqué au faire à mesure de l'épisode. Mais je suis euh bah content d'être euh, d'être avec toi pour débriefer ce High Open, je l'ai dit euh, dernier tournoi de cette longue tournée européenne euh Super 300 et certains ont un peu fait cette réflexion sur le Discord, c'est vrai que les Super 300, il y en a de plusieurs types. Là Benoît euh comme je te l'ai dit juste avant qu'on en réalise justement, euh il y avait il y avait des points à prendre et euh certains certains français et certains joueurs ont fait le plein. Ouais, c'est clair. Avant qu'on parle de ce Super 300, est-ce que c'est Linkin Park que tu as été voir en concert euh, Ewan hier soir Tu me connaîtras bien Benoît, c'est exactement ça. Ah, OK. Bon, je euh, j'en profite pour te demander, je sais pas ce que je l'ai pas fait en enfin euh, voilà. Bah ouais non, mais tu tu fais bien, c'était c'était incroyable et puis à la l'avant-dernière chanson, je me dis tiens, demain on enregistre avec Benoît, peut-être que j'aurais pas dû crier autant. <rire> <rire> non, mais tu as eu raison d'en profiter, je l'ai vu pas mal tourner et je me suis dit que ça avait l'air très très cool. Ça c'était c'était c'était effectivement assez assez incroyable. Euh Benoît, revenons revenons sur Super 300, tu en as pensé quoi Euh j'en ai pensé que c'est pas la première fois qu'on se fait cette remarque. Je pense que là, il y a eu un j'ai envie de tirer un peu gros euh, des bâtons en tout cas en France parce que c'était un, un tournoi en Allemagne, mais franchement des Super 300 rabés ou en tout cas des Super 300 qu'on a jugé assez faibles, on en a eu plusieurs cette saison. et je suis même pas sûr que ce soit le plus faible pour être très honnête. Non, c'est vrai. On va attaquer tout de suite par euh on va pas faire l'ordre des finales puisqu'on va attaquer par le tableau qui nous concerne ne plus en tant que en tant que français euh qui en, en ce moment a un tableau euh, qui nous régale plutôt hein. En France, c'est le simple homme finale entre frères, je l'ai dit, Christo contre Thomas Junior. Euh, Christo était tête de série 4 et Thomas Junior était tête de série 3. On va parler de leur parcours juste après, mais d'abord sur la finale euh Benoît Je m'attendais pas à à grand-chose euh mais euh bah j'ai quand même été déçu. Euh 21 13 21 10 pour pour pour Christo, c'est évidemment très particulier parce que pour le coup euh, ça sert à rien de je trouve de s'intéresser aux confrontations sur le circuit que ce soit au championnat de France, si c'était joué à Orléans, ça n'a que très peu de sens parce qu'ils doivent se jouer quasiment tous les jours et euh bah là Christo euh, bah il a mangé son grand frère. ouai là il, il a mangé il a été euh il y a je pense qu'on pourrait avoir plusieurs euh, explications de cette finale euh on a vu Tommy se toucher plusieurs fois peut-être on a pensé qu'il était blessé mais en vrai si, si on reste euh, sur ce qu'on sait ce qu'on a vu c'est que Christo était était était bien meilleur euh, son frère était sans solution pris de vitesse euh, très souvent euh Ouais, honnêtement, euh, gros gros match, euh, grosse grosse perte de Christo en finale. Benoît, est-ce que je vais un peu trop loin si je dis que Tommy s'est pas non plus arraché pour gagner ce match Non, je pense que c'est vrai, aussi pour ça que je parlais de cette petite blessure maintenant, euh, j'ai vu tourner les petites théories genre euh, ouais, Christo peut-être rester dans les 32, ça j'y crois pas une seconde. Mais je pense que effectivement si Tommy était gêné, je l'imagine pas aller se défoncer pour battre son frère en finale d'un tournoi comme ça. Et deuxième titre de la saison pour Christo, deuxième Super 300, il avait le son premier titre, c'était le German Open. Donc euh, l'Allemagne euh, lui a réussi visiblement très bien. Euh Benoît, au-delà du fait que on va reparler de de son parcours évidemment, mais au-delà du fait que c'était contre son frère et cetera, euh mine de rien, gagner un deuxième titre cette saison pour Christo au vu de ses résultats récents, c'est euh, pas inespéré mais quasiment, non Ouais, bah disons que c'est pas inespéré mais quasiment, c'est le bon résumé. Après voilà, tu vois, on va revenir sur son tableau de la semaine, euh, c'est ça qui rend la chose moins euh, inespérée, mais en tout cas, c'était difficile de l'imaginer gagner un Super 35 quand on voyait le l'état de forme des dernières semaines, ouais. Alors, c'est vrai, on peut on peut revenir à sur, sur sur sa sur sa semaine. Euh, il bat au premier tour Tang euh, Jiajie, le le Malaisien qui avait récemment battu Arnaud Merkley il y a il y a 2 semaines, je crois. Ensuite, l'Israélien mmh. Dubovenko, euh pas de quart de finale à jouer puisque le l'Indien euh Karunakaran, le tête de série 7 déclare euh, déclare forfait. Euh ensuite, il bat un autre Indien, Ayush Shetty, euh un jeune Indien en de 7, puis son frère donc Pas un set de lâché, euh, que seulement quatre matchs à jouer. Benoît, c'est vrai que. Je sais pas en fait. Est-ce que enfin moi j'ai pas l'impression non plus que Christo ait été largement meilleur enfin qu'on ait pas vu un Christo totalement différent de ce qu'on voit ces dernières semaines, c'est juste que enfin pour moi l'explication c'est plus que il jouait euh... il jouait des tournois plus relevés les autres semaines et que là il a eu des adversaires plus faibles avec euh, un match en moins. Je diminue pas ce qu'il a fait mais ce que je veux dire c'est que je m'enflamme pas trop sur on a retrouvé Christo à son meilleur niveau quoi. Ouais, moi je l'ai trouvé plus mûr en jambes cette semaine, euh, en tout cas au fil de la semaine et notamment sur cette finale, mais je suis totalement d'accord avec toi, en fait, faut juger par rapport aux adversaires. Et en vrai, si tu regardes qui il a battu euh sur les 2 mois et demi là, pas d'y autre mois, euh il y a aucun enfin tous les mecs sont meilleurs que les gars qu'il a joué cette semaine. Hmm. ce qui est, ce qui est bien c'est que bah en fait on a jamais pu le sur ces dernières semaines depuis les Gio quasiment on a jamais pu le voir enchaîner les matchs euh que ce soit en simple ouais. ou en double d'ailleurs donc là c'est cool au moins il a eu du temps de jeu effectivement je l'ai trouvé tu l'as dit de mieux en mieux au fil de la semaine et Benoît je enfin je mets un peu le match contre Tommy euh à part mais j'ai vraiment bien aimé son match contre contre l'Indien Shetty euh, qui était quand même assez costaud oh, oui. surtout dans le dans le premier set et là pour le coup on a vu un bon voire voir très bon Christophe j'ai trouvé Ouais, totalement d'accord avec toi, c'est enfin c'était pour moi le match le plus difficile, euh, pas sur le papier mais en tout cas ce qu'a proposé Ayushiti, bon c'est pas c'est peut-être pas un bat qui fait rêver et tout mais franchement c'est plutôt propre, assez efficace. Euh Christo, il a eu une vraie opposition de style sur ce match et il a je dirais franchement plutôt bien géré ce premier set. Le score est trompeur je trouve du niveau du match. Mmh, euh bon. ça a été beaucoup plus dur que ouais, voilà, ça a été beaucoup plus dur que que ce qu'on dit le score. En tout cas Ayush Shetty euh, assez assez prometteur par contre Benoît on parle parfois de de de joueurs ou de joueuses qui te font allumer la télé lui je suis pas sûr que ce soit le cas pour moi hein, parce que c'est pas le style de jeu le plus flamboyant qu'on ait jamais vu en simple homme Je suis d'accord. <rire> la partie la partie de de Tommy, la partie haute du tableau était un peu plus relevée parce que il y avait euh, GameQ et Shoutia en chaîne de mecs qui notamment un mec qui font quand même assez assez peur sur le papier. Euh ils se sont enfin finalement neutralisés puisque euh, GameQ a battu en 2 sets Shoutia en chaîne que je voyais moi perso comme grand favori du tournoi mais qui il faut le dire a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup joué ces derniers temps donc euh, ça peut se se se justifier. Il était tenant du titre d'ailleurs euh, au Oilo. puis Gamek que a malheureusement abandonné contre Tommy dans le dans le premier set. Je dis malheureusement pas parce que j'adore spécialement Rasmus Gamek que mais il me fait de la peine être toujours blessé, j'ai l'impression que il arrive jamais à à enchaîner les matchs et du coup il gagne jamais de titres parce que il il va jamais au bout des semaines, il a vraiment du mal et c'est un peu c'est un peu dommage. De son côté Tommy a eu un parcours un peu plus chaotique on va dire victoire autoritaire contre euh, Pablo Abian mais derrière un set perdu contre euh, Mats Christiansen avant d'être euh, vraiment très autoritaire 10 et 7 dans le deuxième et le troisième. Même euh, scénario contre Nathan Nguyen, il perd le premier set 21-17 avant de gagner les deux autres 21-15, 21-15, un parcours euh, pas facile. J'aurais bien aimé voir un match complet contre contre contre Gamkeu mais euh, il a encore été il était toujours favori dans ces matchs euh, dans ces trois premiers matchs euh, Tommy et même s'il a été bougé, euh, il s'en est sorti quand même. il y en a historique hein euh tu vois je trouve que Matt Christophersen c'est un meilleur test même si quand même si on enlève ce premier set il a, il a quand même euh, franchement euh, dominé de la tête et les épaules mais euh, même Nathan Vienne euh c'est un profil qui pourrait l'embêter qui a été plutôt bon cette semaine ce qui est pas toujours le cas mm. et il a euh, Moi je trouve vraiment qu'il est au-dessus de ses joueurs là maintenant même s'il lâche un set par-ci par-là et j'aurais aimé voir ce test contre GameQ parce que franchement j'étais pas hyper confiant. Non. Voilà, tu l'as dit enfin je sais même plus quoi dire de GameQ et enfin je sais pas quoi dire de plus que toi sur GameQ, c'est juste triste en fait de voir que le gars, il peut pas jouer, euh, il peut pas jouer trois tournois d'affilée en fait, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai que enfin c'est c'est vraiment frustrant je trouve. Ouais, c'est vraiment un bon joueur en plus mm. je pense. Là enfin, je pense je suis sûr même. Ouais. De deux autres Français dans le dans le dans le tableau euh, de générations différentes, on va dire Lucas Clairbout, qu'on voit assez rarement, mais qui qu a toujours un, un bon niveau quand on le quand on le voit. Malheureusement, ça passe pas euh, au, au premier tour contre contre Dwykeayo. Il gagne le deuxième set. En fait, il perd vingt et un dix-sept dix-sept vingt et un vingt et un quinze. Et l'autre Français, c'était Enogaroi. Euh, tirage pas facile avec la tête de série six Nathen Guyenne au premier tour. Il a bien tenu dans le premier set euh, qui perd malheureusement 21-17 euh, mais derrière euh, voilà l'intensité je trouve Camille l'irlandais a été dur à tenir pour lui sur tout un match hyper 21-10 euh, Benoît de de cas évidemment très différent mais je te laisse réagir sur euh, Lucas Clarbout et Ino Garois ouais, Ah Lucas Clarbout c'est frustrant euh, parce que je pense que il fait un, il fait un très bon match bon mal disant mais euh, il manque pas grand chose pour battre euh, franchement un, un joueur euh bon de qui est mieux classique lui mais qui est qui est, à mon avis prenable, c'est un peu frustrant et pour Enogawa euh, euh en fait déjà le fait qu'il soit sur des super 300, c'est pas la première fois mais je trouve que ça montre euh, son progrès qui a été on en avait parlé mais qui a été assez fulgurant et euh on en parle moins aussi alors que je pense qu'il y a quelques annonnes on en aurait parlé beaucoup plus d'un joueur à ce niveau-là parce qu'on a les quatre autres devant mais euh, je sais pas ce que tu en penses mais je, moi je je le vois un peu comme un dans la lignée des Lucas Clerbaut, des Thomas Rouxel, tu vois un peu à ce niveau-là. Alors je lui souhaite d'être meilleur, mais je trouve que ce serait déjà euh, ce serait déjà pas mal. Ouais, il a il a un profil intéressant, Ino Garois, on en a déjà parlé mais un mec qui est venu sur le badminton plus tard que notamment les Popoff ou euh, ou ou ou Alex Lanier, mais euh, ouais, il a 21 ans, il est dans le dans le top 100 tout juste me me semble-t-il, il rentre sur des tournois comme ça, je trouve ça cool de le de le voir et ouais, si Enfin déjà, je serais très content de le voir rentrer dans le top 50 et après s'il peut faire mieux, ce serait déjà ce serait déjà très bien, je trouve. Pour le reste du simple homme, j'ai parlé de d'à peu près toutes les têtes de de série déjà puisqu'ils ont croisé les les français à un, un moment ou un autre. Julien Karaghi qui s'est fait sortir euh, au au premier tour euh, malheureusement pour lui, comme par le le Kazak euh, Panarin 23 21 21 16. Euh et pour le reste, j'ai fait j'ai fait à peu près le tour. On devait avoir euh, nos quatre joueurs de principaux de simple français, pas de euh Alex Lanier qui euh, qui euh, prend du repos bien mérité après une tournée européenne où il a où il a beaucoup beaucoup joué. Malheureusement pour Arnaud Merkle lui, c'était blessé lors de son dernier euh, de son sa dernière euh, sa dernière sortie, euh, c'était au c'était au Dutch, je crois. Euh donc euh, il a dû il a dû déclarer forfait. Donc voilà pourquoi on n'a pas vu ces deux ces deux joueurs. Benoît, je sais pas si tu veux si tu veux réagir sur euh, le simple homme encore. Ouais, je, non non, juste que nos français je suis pas très inquiet, je pense que euh, tu, Alex a beaucoup joué, a, a beaucoup gagné et je pense que Arnaud euh, il a moins joué et moins gagné mais voilà et je pense que euh, ça sert à rien d'aller d'aller forcer même si c'est frustrant quand on voit la qualité du surnom, on se dit que ah il y a des points à prendre. Hmm, c'est très clair moi. On passe au deuxième tableau, le simple d'ames. Un noble gars. baik rats simple dame euh remportée par Miablichfelt tête de série 7 face à Malvika Bansod l'indienne tête de série 6 21 10 21 15 euh le Thomas Popov perd n'avait rien eu à cocher sur la finale d'avant bah là au moins il a eu un peu de un peu de boulot c'est bien euh Benoît un match un peu bizarre j'ai trouvé parce que euh, Miablichfelt a mis du Je sais pas si elle a mis du temps à se mettre en route dans les 2e sets ou si c'est l'indienne qui est partie très fort mais au final on a l'impression qu'elle a qu'elle l'a corrigé et au score c'est un peu ça alors que quand tu regardes le, le début des sets c'était clairement l'indienne qui avait l'avantage mais elle a jamais réussi à à tenir j'ai trouvé c'était un peu bizarre comme match. Ouais, c'était bizarre euh, en fait enfin voilà encore une fois euh, Mia Bischfeld c'est pas en terme de jeu la joueuse qui fait lever les foules donc c'est toujours enfin c'est pas un jeu très léché, très très technique mais en fait c'est Elle lâche jamais rien et, euh, et elle se bat sur tous les points et je pense que c'est ça aussi qui a posé beaucoup de problèmes à Malvika Bansod. Euh, mmh. Elle a fait des points au début sur des rallys très courts, mais en fait on voit que dès que les rallys sont longs, euh, elle est incapable de terminer les points et très clairement, oh. euh, Yablisfeld a pris le dessus je trouve. Euh, ouais, elle a, assez... elle a été assez, elle a été assez agressive. J'ai bien aimé sa manière de d'aborder le d'aborder le match. e euh, Benoît Miablischel c'est également son deuxième titre et il avait gagné le même que Christo donc ouais. elle aussi euh, elle aussi aime bien aime bien l'Allemagne elle avait gagné au German euh, ouais. mais Benoît un peu j'allais dire paraît que Christo mais même pire parce que Miablischel ça vraiment été compliqué cette cette cette saison donc un titre qui qui je pense va lui faire euh, va lui faire beaucoup de bien parce que déjà elle gagne en plus elle a elle a elle a la montrée un bon niveau, elle a montré aussi que elle était dans la partie de tableau avec toutes les danoises, elle a montré que c'était encore elle la bosse euh, dans son dans son dans son pays. Euh voilà, une victoire qui va qui va pas mal compter je pense pour elle. Ouais, euh c'est ça, sur j'allais dire surtout d'avoir battu Lynn Kristoffersen euh mm. la bosse dans son pays, je sais pas parce que elle s'entraîne plus euh, s'entraîne plus à Markeby. <rire> Alors oui, je pense que c'était quand même important pour elle de bah de remettre les points joués à l'heure, je sais pas parce que Lin Karsfeld elle est toujours dans le top 20 mondial et Mia Bischfeld elle est même pas dans le top 30 mais Mike a dit victoire je crois. Donc euh il va en falloir plus que ça parce que ces deux titres, ils sont un peu en tremple et sur l'année quand même. Mmh. Euh il y a quasiment rien d'autre mais euh disons qu'elle a gagné des matchs pas forcément très seuls, je pense aussi à la Thaïwanaise juste à, autour avant Lin Christophersen. Maintenant je je sais pas ce que tu en penses One mais moi je je reste quand même mesuré euh, sur Mia Blischfeld. Moi je reste mesuré mais je reste aussi convaincu que elle a autre chose à montrer que ce qu'on a vu la plupart du temps cette saison quand ah, même. Ah oui. Oui oui oui. Ça oui. je pense que c'est c'est très clair. C'est dommage qu'elle puisse pas le montrer à Christian Wittinghus dans quelques mois mais euh ouais, c'est c'est c'est vrai, c'est vrai. On en, on en reparlera de ça mais évidemment ouais si vous ouais, avez ouais. si vous avez rentré l'info Wittinghus a vient d'annoncer qu'il qu prenait en main euh le le simple le simple homme le enfin le simple danois euh et donc euh Line Kristel et Line Karlsfeld quoi. est ce que... <rire> et ce qui reste de Rasmus Gamkeu. Euh, euh mais euh, en tout cas, on est très content pour lui puisque ici euh, ici on adore euh, on adore Vechingus. Euh, euh Miable Schelt elle a battu Romain Kotofuko la française au premier tour. Je crois que euh franchement je, je de mémoire Romain Kotofuko l'avait déjà prise au premier tour à Nantes donc euh, pas de chance 12 et 10. Ouais. Euh une autre française ensuite Léonie Sue. Au deuxième tour, elle gagne 19 et 10, et ensuite le match dont tu parlais contre la taïwanaise tête de série 3, euh, Sung Shuoyun 21-14, 21-14, sa compatriote Lin Christopher sent tête de série 5, 19 et 12, avant donc cette finale face à face à Malika Bensouda. Benoît, euh, tiens, on peut faire un peu, on va parler des Françaises. Est-ce que tu veux commencer par les deux qui ont perdu contre euh, Mia Blishelt avec donc Léonie Sué, qui a battu au premier tour euh, la polonaise Victoria euh, Dabzinska. 3372116 1321 2112 ça faisait j'ai l'impression que je l'ai vu je me suis dit ça fait un moment que j'avais pas vu Leoni Sue jouer déjà je crois. Euh ça faisait un moment quand l'ai pas vu en tout cas sur des tournois de ce niveau-là mais vu tout court euh, maintenant euh, c'est un sale tirage de la prendre enfin d'avoir mis Abischfeld dans sa partie tableau euh, c'est une tête de série 7 mais c'est peut-être une des pires têtes de série. Euh maintenant il faut quand même être lucide sur le fait que déjà il y a deux Françaises qui rentrent sur un super 300 et qui À mon avis, sont quand même le bas du niveau de ce super 300. Donc euh, forcément, mmh. euh, c'est compliqué mais il y avait pas vraiment de choses à aller chercher enfin je moi je pense pas en tout cas. Non, je suis je suis assez d'accord. Deux autres françaises étaient présentes chez Choufeille qui perd au premier tour contre l'Ukrainienne Polina Borova dont on va reparler puisque elle joue également en double dames l'Ukrainienne est que qui avait battu la française aux jeux olympiques, elle remet ça 21-19, 21-15. De son côté, euh, Anna Tatranova passe ce premier tour après le forfait euh, de la tchèque Teresa Svabikova, euh, mais la française menait euh, assez largement le, le match euh, dans le premier et le deuxième set et ensuite la française qui s'incline face à cette même taïwanaise dont on parlait tout à l'heure, Sung Chwo Yun, 21-15, 21-15. Benoît pour si je vous fais bon c'est toujours aussi Fascinant c'est c'est même pas toujours aussi compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Euh tu vas me dire ce que tu en penses. Anna Tatranova euh même si elle prend 15e 15e contre la Thaïwanaise, je trouve que le score est même un poids sévère parce que je trouve qu'elle a montré vraiment des belles choses. Ouais, tout pareil. Euh score relativement sévère, j'aime Alors, j'aime bien aimé ce qu'elle a montré contre Swabikova aussi même si elle a fini par abandonner la la tchèque mais euh... ouais, la progression est intéressante. Euh un super 300, c'est un peu élevé pour un juge. mais sur des 100 ou des international challenge, euh, je suis curieux de revoir Anatatranova. Euh pour Chichou Fay et One, je je suis même curieux d'avoir ton avis parce que je bon du coup on sait qu'elle a quitté l'INSEP. Mm -hmm. euh, euh elle sera plus. Qu'est-ce que enfin pourquoi continuer en fait Moi j'arrive pas à capter. C'est un peu la question que je me pose aussi, ouais. C'est c'est triste pour nous et presque pff, aimer au cœur quand on connaît son état physique je j'ai du mal à ouais du mal à en fait c'est ça c'est que on sait depuis un moment que le jour elle arrêtera sa carrière elle euh, finira bah le corps est surtout les genoux en vrac euh donc euh, pourquoi insister j'avoue que c'est un peu je je sais pas on j'ai l'impression qu'on répète toujours la même chose sur Chichoufeuille c'est que Je on en parle enfin avant on en parlait toujours au conditionnel de ce qu'on pourrait voir de Shishufey maintenant c'est ce qu'on aurait pu voir de Shishufey c'est un peu ça ouais. me ça me rend ça me rend un peu triste de l'avoir perd contre Polina Borova qui est une bonne joueuse mais enfin je je je sais pas on... elle a déjà montré euh, autre chose Shishufey elle aurait pu montrer beaucoup plus malheureusement euh... son corps ne l'a jamais vraiment laissé euh, laisser tranquille nous je... moi personnellement je suis pas sûr qu'elle pousse encore euh, longtemps sur le sur le circuit Une qui a du mal aussi en ce moment, dont on parle plus tant que ça, alors qu'on l'aime tous les deux bien, Benoît, c'est Kirsty Guillemot qui était tête de série deux sur ce tournoi, qui a perdu un set au premier tour contre Salvador Aïl Malaisien avant de passer et qui perd ensuite contre euh, Santos Santos pardon la l'Indienne vingt et un quatorze vingt et un douze c'est c'est c'est compliqué en ce moment pour pour pour Kirsty Benoît à venir de rien elle gagne vraiment plus beaucoup de matches même quand elle a des belles zokas comme ici ouais clairement euh, j'ai j'ai vu son premier tour en fait et je... je me suis dit "ouah, OK, ce premier set pff, flippant et puis derrière bon, tu as se met en route. Et ce deuxième match, il est... il est ouais, il est un peu terrifiant sur le niveau de Kirsy actuellement parce que elle a été fantomatique ouais. vraiment et puis c'est une joueuse qui derrière enfin j'ai en rien contre l'indienne mais c'est pas c'est pas une top joueuse, c'est pas une joueuse exceptionnelle, c'est juste que Kirsy était à côté de la plaque quoi. Donc je je sais pas trop euh... Bah je sais pas, je sais pas ce qui va devenir de Kirsty. Je je la vois pas arrêter tout de suite mais euh mais ouais, est-ce qu'elle va pousser jusqu'au prochain jeu Il y a des questions qui se posent aussi. Hmm. J'ai l'impression que sans la suivre non plus de très très près, j'ai l'impression que c'est quand même une joueuse un peu comme ça. Kirsty, elle a eu des très bonnes phases et des phases très moyennes dans sa carrière, je trouve. Oui. Donc euh oui. je je sais pas ça doit je pense que ça doit mentalement, ça doit enfin, je pense que le mental doit être assez important chez elle donc euh Je en tout cas, j'espère qu'elle arrivera à, à rebondir. La tête de série une non plus est pas allée très loin Lynn Karlfelt euh tu l'as mentionné tout à l'heure, elle a passé deux tours facilement avant de perdre face à sa compatriote Lynn Christophersen et beaucoup de danoises dans la partie euh, haute du tableau et je pense avoir mentionné toutes les têtes de série à part euh Julie Dawallia Kopsen et Euh, la danoise et Nguyen Thuy Linh la vietnamienne euh respectivement 8 et 4 qui ont toutes les deux perdu face à Malvika Bansode qui a fait ben non on on, on en a parlé très vite mais elle a fait quand même une très belle semaine euh, la la la joueuse indienne tête de série 6 elle a elle a quand même euh, pas mis des corrections mais elle a quand même euh, pas perdu un set avant cette cette finale. Oui, c'est clair euh, bah c'est une joueuse de, vraiment de ce niveau chaud. Ouais, elle je suis d'accord. Vraiment à sa place là, elle elle doit se rapprocher du top 30 là avec sa finale mais euh... Mais ouais, pour moi, c'est, bah, en fait, c'est un peu comme Mbappé Schüvell, même, enfin, en tout cas, même si Mbappé Schüvell l'a montré beaucoup mieux dans sa carrière, mais ce qu'on a vu des derniers mois, ces deux joueurs qui sont très bien sur des super trois cent, tu vois, hmm. qui vont au bout de ce tournoi-là. Je mets qui passent dès que ça s'élève, qui passent jamais le deuxième tour, quoi, qui peuvent gagner un match de temps en temps, mais c'est le reste, c'est compliqué. Passons au troisième tableau, le double homme. Dieu dit, Adam. le doublem avec une finale entre euh européens euh tête de série 1 contre tête de série 2 et la logique a été respectée ce sont Ben Lane et Sean Vendick qui se sont imposés face à Rasmus Kier et Frédéric Sogard les danois dix-huit vingt et un vingt et un quinze vingt et un dix-huit Benoît c'était un match assez euh, assez sympa déjà le seul euh, la seule finale en trois sets mais je trouve que enfin euh, pas mais mais euh, je trouve que ça cette victoire euh, est une belle victoire des Anglais parce que euh, ils ont eu de la résilience voilà c'est le mot que je je cherchais parce que que ce soit dans le premier set ou au début du troisième ils ont souvent paru dominer dans ce match mais ils ont eu euh, Voilà, ils ont eu la la bonne idée de de de s'accrocher, ils ont réussi à le renverser. J'y croyais pas beaucoup, j'avoue. Bah tout pareil parce que parce qu'ils étaient dominés, tu l'as dit euh mais pas que au score en fait, c'est ça qui est, oui, est surprenant c'est qu'ils étaient ils étaient vraiment en plus ils ont pris des options de jeu dans ce premier set où ils tentaient d'attaquer croisé euh, très souvent et ils se faisaient mettre à la main. J'étais là mais attendez les gars, ainsi euh, <rire> moi je l'ai vu derrière mon écran, me dites pas que ça fait 5 fois que moi j'ai le même truc, vous l'avez pas vu. et c'était vraiment bizarre leur leur plan de jeu. Ils ont su quand même ne pas lâcher et corriger quelques trucs. Mais euh ouais, Benlaye Chanvandi, ils sont 12 ou 11 là, ils vont peut-être passer 11 euh, avec ce titre. En vrai, ils sont sur leur meilleure saison en carrière, je trouve qu'ils sont à leur place et leur progression cette année en en 2024, il y a deux titres. Ouais, deux titres et une finale, je crois. Euh franchement, bête de saison, bête de progression, Ben Lay Nation Vandi, c'est la paire deuxième meilleure paire européenne, c'est un plus trop de débat, je trouve. C'est clair, là, c'était un peu le match justement pour savoir qui était la deuxième meilleure paire européenne derrière derrière Astro Rasmussen, hein. tu l'as dit deuxième titre de mmh. la saison après un, déjà un super 300 en Suisse. plutôt dans plutôt dans l'année. Euh Benoît, je suis assez je sais que parfois on se moque un peu de l'Invendi parce qu'ils sont un peu marrants, mais je suis content pour eux parce que ces derniers temps, je je je crois que c'est toi qui l'avais dit bah même il y, y a quelques semaines c'est que on les a jamais senti loin, genre ils perdaient dans les premiers tours sur des gros tournois mais ils étaient jamais dans le vent, ils perdaient contre des gros spears et tout. Là, alors évidemment, c'est un niveau moindre, c'est un 300 mais genre c'est c'est c'est bien que leur bonne période actuelle que tu as souligné se matérialise par un titre. Quoi. parce que sinon on aurait pu on aurait pu l'oublier mais là ça montre vraiment que bah ils il leur manquait vraiment pas grand-chose et il leur manque toujours pas grand-chose pour aller plus loin sur des plus gros tournois je trouve. Ouais bah je suis carrément d'accord. Après je crois qu'ils avaient fait un ils ont quand même fait un poste zio pas si dégueu, ils avaient tapé chiasso de mémoire Li Yang. Hmm. Euh mais c'est vrai que bah quand tu basses ces perlà mais que derrière ça s'arrête pour toi au 2e tour ou au mieux en quart de finale Oui OK je suis avec eux mais quand tu es top euh, top 15 mondial, il euh, y a un moment où il faut gagner des titres pour qu'on s'en rappelle pour marquer un peu euh, ce genre de de perf. Et là, ils l'ont fait cette semaine et pour moi en fait, au-delà du contenu de cette finale, ils ont vraiment assisi cette place de numéro 2 européen, je trouve dans la gestion mmh. un peu de de la finale. Beaucoup de paires européennes ont brillé hein, dans ce dans ce dans ce double homme euh, sur leur parcours, Lane Vendy ils ont battu euh, notamment au 2e tour Maël Kato et Lucas Renoir les français 21 17 21 11 euh et Don Pringle et Lungan Verstappen garde toujours en 2e set, ils ont pas enfin ils ont perdu qu'un seul set cette cette cette semaine les les anglais euh de l'autre côté euh Kiersegaard, ils ont battu deux paires françaises, euh Bega Labart au premier tour et les Popoff en demi. On va revenir sur toutes ces paires françaises, il y en avait beaucoup beaucoup beaucoup dans ce tableau. en commençant par euh, par ceux qui sont allés le, le plus loin les popov qu'on malheureusement qu'on a plus trop l'habitude de voir gagner euh, qui là ont passé assez facilement leurs euh, leurs trois premiers tours en battant notamment une paire euh, une paire mieux classée que en quart de finale à savoir les les taïwanais Lin Su euh, 21-18 21-14 alors que les taïwanais sont 29e mondial donc 3 places devant les devant les les popov derrière ils perdent 14 à 9 contre Kiersegard résultat à mettre euh un peu je dirai entre parenthèses puisque c'était après euh ils avaient tous les deux joué leur demi-finale en simple avant et ils savaient tous les deux qu'ils avaient gagné. Donc euh je pense que jouer une finale en double homme n'était pas leur priorité absolue sans dire qu'ils ont balancé le match mais voilà quoi. Benoît, qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine de double des frères Popov Euh c'est bien. Ils ont pris leur point euh, de l'année. Euh ils font une un bon quart de finale en vrai euh, contre contre les taïwanais qui c'est c'est c'est eux qui avaient perdu contre euh, Adan Rossi, non, ouais, il y a quelques semaines où je dis une connerie. Euh je vais je vais je vais regarder ouais, pendant ouais, le je... temps le temps que je te laisse regarder euh non disons que jusqu'que jusqu'au quart de finale, il y a rien à signaler, ils font une très bonne perface en ce moment là. ils prennent leur point pour euh, pas mal de mois je pense euh, et pour rester euh, à peu près euh, dans un ranking euh, je sais pas s'ils sont en euh, train de s'ils sont dans les 32 mais en gros euh, ça devrait leur permettre de rester pas trop mal classé pour rentrer sur les gros tournois euh, mm. dans les prochains mois et voilà pff, après euh, ouais ils ont j'dirais pas qu'ils ont balancé cette demi mais bon j'dirais pas non plus que ils ont joué leur vie <rire> Voilà, c'est dur à analyser toujours, je trouve, mais... Hmm. mais il faut une bonne semaine. Et effectivement, tu as raison, c'est bien les, les les mêmes Taïwanais qui avaient perdu contre Adam aussi il y a quelques il y a quelques semaines. Ensuite, on a une paire qui a qui a atteint le euh, le deux paires qui ont atteint le deuxième tour. J'ai déjà mentionné Katell Renoir contre Laine Vandy, qui n'ont pas été ridicules dans ce premier set, euh, mais à la fois on n'a jamais senti les Anglais euh, en panique, quoi. Ah, c'est normal. C'est pas, c'est pas le même niveau, tu vois. Enfin, ils... tu peux, les Indy peuvent pas paniquer à ce moment-là. C'est, c'est bien pour l'expérience de Mike Catoen et et Lucas Norn, mais en vrai, il y a pas de, il ouais. y a pas. Je pense pas qu'ils, ait... je pense pas qu'ils aient tremblé une seule seconde. Louis Ducros et Quentin Ronger ont également passé le, le premier tour. Ils ont battu les Allemands Bourakadi euh, Newman, dix-huit euh, et dix-neuf avant de perdre face enfin, à ces mêmes euh, Taïwanais Lin Su, vingt et un dix-neuf, vingt et un quatorze. Allez, j'enchaîne avec les résultats. J'ai parlé de Bega Labart oui, oui. qui ont perdu au premier tour contre Kiersegaard. On a Eloa Adan et Leorossi qui ont également perdu au premier tour contre les Taïwanais Chia Louis. Et euh, le dernier résultat. c'est Julien Maillot et William Fillegé qui étaient pourtant en tête de série 8. Girage euh bah c'est difficile hein pour le coup contre les les écossais Dunn Pringle et ils perdent en 3 sets, 15-21, 25-23, 21-13 euh, pour le coup, c'est celle qui fait euh, c'est cette défaite qui fait euh, qui fait qui fait un peu mal surtout ce ce ce deuxième set euh où euh ils ont quand même sauvé pas mal de volées de de de set avant de de de s'incliner. Benoît, qu'est-ce que tu penses de de tout ça Euh bah je vais surtout revenir sur euh Mayo Villégié parce que c'est celle qui fait le plus mal au-delà des volantes enfin au-delà des de ce deuxième set et au-delà de du tirage difficile, elle fait mal parce que bah tête de série et que clairement il y avait des points à prendre dans ce tableau. Euh maintenant c'est un sale tirage. Alexander Dunn euh, c'est c'est quand même une référence en Europe. Euh, Pringle on le connaît moins mais parce que parce que lui, il a jamais eu de partenaire, je pense au niveau de de Dunn et que Dunn hmm. euh, il formerait une paire euh, top enfin euh, on va dire 3e mondial mais franchement euh, je serais pas loin de dire top 25 avec euh, avec Adam Hall euh, qui a complètement disparu. Lui qui est en vacances sur parlé... son Insta. <rire> ouais voilà mais il y a pas trop de communication autour de ça, c'est assez chelou. Mais non en vrai Dunn Tringle c'est je pense une paire qui va être sérieuse en Europe. Hmm. J'attends juste que ils s'effondrent alors qu'il qu'ils avaient de l'avance pour que je puisse faire une blague sur euh, Pringle et son mental de chips. Vous vous l'entendrez dans oui, oui, dans, euh, dans quelques dans quelques épisodes ou une variation hein, <rire> ou une variation mais en tout cas, je les juste pour dire que je les ai, je les ai à l'œil. Pour le reste <rire> du du doublhomme pas grand-chose à à relever hein, il euh, y avait beaucoup de bah les danois avec Hiersegard et euh, Lungard Vestgard du coup fond demi et une et une finale euh pour le reste euh, Marvin Sidle donc le partenaire de l'ancien partenaire de Lamsus qui joue avec Daniel S, ils ont battu Sondegartoft avant de perdre face à Lundgard Vestgard en quart. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le double homme. Euh non. On va donc enchaîner avec le double dames. Aimez-vous le badminton Ah oh non, il s'agit là dans aucun des soit personne. Double dame remportée par les taïwanaises euh seule victoire asiatique finalement de ce de ce de ce tournoi. Euh Sung Yu, elles étaient tête de série 1, elles ont battu les tête de série 2 Borova Kamtemir les jeunes ukrainiennes 21-16, 21-14. Benoît c'était c'était pas un mauvais match. mais on a senti euh, même si les les les ukrainiennes tenaient l'échange que dès que ça a accéléré un petit peu euh, en face elles avaient elles avaient du mal quoi il y a quand même euh, même si c'était tête de série 1 contre 2 oh ouais, et ouais. que les rankings sont pas si si différents finalement parce que les les taïwanaises sont 26 les ukrainiennes sont 32 il y a quand même un un bon gros écart de niveau il y a un énorme écart de niveau euh, franchement euh, je suis désolé de le dire mais j'avais l'impression de voir une finale d'international challenge avec une paire asiate euh... qu'il y avait un faux ranking. Enfin, c'est un peu dur parce que je pense que c'est le tableau le plus faible en plus. Mais ouais, enfin, il y avait vraiment un écart de niveau. Ça m'a vraiment rappelé des matches euh, à l'époque où euh, Antran et, et Milly Le Fell allaient au bout dans ces tournois-là et qu'elles jouaient une paire asiat et qu'il y avait vraiment rien à faire en finale, tu vois. Mmh. Que tu frappes, tu frappes, tu frappes et ça revient. Des mauvais souvenirs. Ouais, c'est ça. Benoît, un mot quand même sur euh, sur sur Borova-Cantemir qui avait pas perdu de set euh, avant avant la finale, elles ont la partie de tableau, elles ont eu la partie de tableau beaucoup moins relevée que les les taïwanaises, on va pas se mentir non plus, on va revenir là-dessus mais elles ont 20 et 21 ans, elles jouent toutes les deux en simple aussi, elles étaient toutes les deux d'ailleurs alignées. Franchement, elles ont je trouve qu'elles montent quand même des des très belles choses. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut devenir cette paire en Europe, tu penses Ah sinon bonne question euh Polina Bubrovna on a je crois que c'est toi qui en avait parlé très justement euh dans un dans un épisode il y a quelques semaines euh elle vont elle je crois qu'elles vont passer top 30 là. Donc ça veut dire euh, ça veut dire rentrer dans les ou elles étaient peut-être 32 mais bon, ça veut dire rentrer à coup sûr sur les plus gros tournois en double dames. Euh qu'est-ce qu'elle qu'est-ce que ça peut être en Europe C'est dur de de dire mais tu vois Moi, j'ai tendance à dire que tu mets Margot Lambert avec à peu près n'importe qui, par exemple, c'est meilleur. Tu vois okay. Pour moi, c'est pas mieux qu'une paire euh, top cinq en Europe, même actuellement. Ouais, mais Benoît, moi, je, enfin, elles sont, elles sont, elles sont très jeunes, je trouve. Enfin, c'est, tu vois, ah ce oui. que je... genre elles ont, elles... je... c'est une deux mille quatre, une deux mille cinq. Moi, je pense que, enfin, tu vois, c'est dur de les comparer avec euh... avec avec Margot Lambert, qui est qui est plus âgée, qui a beaucoup plus d'expérience sur le sur le circuit. Tu vois Moi, je pense que à long terme. Je sais pas à fond, elle me font penser un peu au Stoeva, tu vois, c'est-à-dire style de jeu qui est pas celui que j'adore, mais qui est assez ouais. solide et qui peut euh, qui peut qui qui, euh, qui fait qu'elles auront du mal contre des bonnes pères asiatiques mais qui en Europe peut euh, les emmener top 3 euh, voire mieux un jour, tu vois. Ouais, c'est un peu c'est drôle que tu mentionnes le Stoeva parce que quand j'ai vu cette finale, je me suis fait la même remarque. <rire> je me suis dit putain ce jeu ce jeu a très très à la Bulgar Stoeva, moins puissant. elles sont moins puissantes quand même mais ça m'a vraiment ça m'a rappelé ça. Après je leur souhaite d'être top 3 en Europe. Elles sont très jeunes, je l'ai dit mais là aujourd'hui, j'ai un peu de mal et surtout elles ont le profil des beaupofs, c'est-à-dire euh, tu joues en simple et en double, c'est quand même assez inédit, il y a très peu de joueurs qui le font, très peu de joueuses. Euh voilà, je, je sais pas trop ça ce que ça peut donner un peu l'engagement. Ouais, moi Benoît, je pense que pour le coup, ça va être un peu différent des Popov, c'est-à-dire que là, elles jouent parce qu'elles sont aussi un plus petit pays qui a besoin aussi et peut-être financièrement, c'est oui, important, mais je pense sûr. que là, tu l'as dit, elles vont rentrer sur les plus gros tournois en double. Du coup, je suis pas sûr qu'on les voit encore beaucoup en simple puisqu'elles rentreront pas sur ces tournois là en simple. Ouais. Donc euh, je suis pas sûr qu'on les voit jouer en simple peut-être un peu de temps en temps, mais pas très compétitivement en tout cas par rapport à ce qu'elles peuvent faire en double. À à suivre, c'est juste une mmh. une une, ouais. une théorie. parlons euh de alors j'allais dire des françaises mais en fait il euh, y en avait 3 euh qui se sont rencontrées en plus donc ça ça nous arrange pas. On l'a dit dans notre épisode de la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire mais merci pour euh, ce nombre d'écoute sur euh, sur euh, sur l'épisode de la de la semaine dernière avec Benoît, on l'a posté après on a plus regardé puis on a vu qu'il avait beaucoup été euh, été écouté quelques jours après donc si le format vous a plu ce truc un peu bad actue euh, on le on le on le refera de toute façon. Mais dans cet épisode on mentionnait que Margot Lambert qui va jouer avec Camille Pognant en Asie là pour l'instant faisait un tournoi avec la hollandaise Débora Il leur point séparément on fait dès le directement les têtes de série 5 elles ont galérer contre eux, euh, une paire suisse amigée Raclaus au premier tour, elles ont perdu un set mais elles ont gagné et derrière elle jouer contre les françaises euh Marguerite de Valet qui avait battu la paire hollandaise Los Sainenon de 7 et ça a facilement tourné pour euh, les joueuses les plus expérimentées, on va dire Ile Lambert qui ont ensuite perdu assez sèchement 10 et 12 contre les futurs vainqueurs euh Sung Yu Benoît, qu'est-ce que tu en penses Euh que tout ce que tu as dit euh Alors, je vais pas dire résume la faiblesse du tableau, ce serait un peu dur. Mais euh bon, il y, y a Lambert qui font un quart de finale sur ce tournoi là, c'est une demi-surprise, la correction en quart de, en on oui, est en quart, pardon, et le plus grosse surprise, moi je m'attendais pas à ça. Ah, bon euh là. maintenant, est-ce est, est que j'ai c'est un peu dur pour Marguerite Vallet mais est-ce que ça montre pas encore le, le travail qu'il y a à produire déjà pour potentiellement être numéro 1 en France mais même pour progresser à ce niveau-là parce que c'est vert qui est en face n'existe pas, il y a Lambert est qu'on a depuis 3 semaines, tu vois, même si elles ont dû s'entraîner ensemble et tout. Euh je trouve qu'il y a eu un énorme écart sur ce niveau-là et je m'attendais pas non plus à ça. Non moi non plus, c'est c'est vrai que j'étais assez surpris mais tu l'as dit enfin moi je je tu l'as dit juste avant en fait, je pense que Margot Lambert est peut-être largement notre meilleure joueuse de double. et je pense que la montrer mmh. il faut dire aussi Benoît enfin pour euh, un peu rendre justice notamment à Marguerite Vallet elle joue pas non plus avec n'importe qui Débora Ile c'est aussi une une ouais, bonne ouais, ouais. une bonne joueuse avec plus d'expérience que Marguerite Vallet donc euh, donc euh... Donc c'est assez logique. Je m'attendais pas à ce qu'elle prenne ça contre les taïwanaises surtout que euh j'avais vraiment galéré les taïwanaises à battre euh, Berg van de Leven euh, au, au tour d'avant 21-19 au 3e. Euh pour le coup les anglaises qui sont vraiment pas vernies par ce tirage parce que je pense que dans n'importe quelle autre partie de tableau, elles avaient elles allaient au moins en demi. Euh je pense donc euh... C'est clair. c'est dur pour pour Burgh van Leuven. Dans le reste du tableau, euh, les Danoises ont pas mal euh, animé animé le tableau là. Nouvelle paire Antonine Senfregard puisque Fregard ne joue plus avec Tigessen ou si vous avez suivi, a fait quart de finale avant de perdre face à encore une fois Sungyu les Taïwanaises en 3 sets. Elles ont battu notamment euh, Kost Schulz leur leur leur compatriote qui avait elle-même battu Fine Ipsen Suro. Beaucoup de de de de Danoises dans cette partie de tableau, je l'ai dit. et en bas c'est je je l'ai dit Effleur Nguyen les Almandes qui ont battu MacPherson Torrens les Écossaises avant de perdre face à Borova Kantemir euh pas de Stoeva puisqu'elle préfère aller faire des petits tournois euh, avec Stéphanie qui qui refait du simple. Euh donc euh, donc euh, donc voilà Benoît est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le double dames Ouais que je vais être encore dur mais franchement là ce demi championnat d'Europe parce que il y avait quand même une paire non européenne qui allait au bout du tournoi mais franchement euh... ouais c'était c'était quand même à part euh, deux trois paires je les ai plus en tête mais je crois qu'il y avait une paire indienne dans le tableau aussi sinon mmh. euh, je pense que c'était le tableau le plus faible du tournoi euh... et de loin je pense aussi c'est ça qui a fait un peu la... pencher les discussions il y aurait pas eu la faiblesse de ce double dames je sais pas si on en aurait parlé pareil de ce super trois cents C'est vrai aussi ouais. C'est ça montre aussi un peu que le le double d'ames en Europe, c'est pas forcément ce qu'il a été hein. C'est en ce moment, c'est un peu Non, c'est clair. C'est un bien. peu compliqué. On passe au dernier tableau, le double mixte. Double mixte remporté par Soft Magaloun, les Danois tête de série trois contre Dunn MacPherson, les Écossais tête de série sept. Vingt et un dix-neuf, vingt et un seize. Benoît, avant qu'on va parler évidemment des deux des deux paires des deux des deux paires finalistes, Soft Magaloun leur deuxième titre, c'est une paire nouvellement formée, mais ils avaient déjà gagné au, au Canada, même troisième titre ils avaient gagné à Nantes, mais deuxième sur le sur le ah, euh, bien, voilà. Euh Benoît déjà j'étais un super match je pense que c'est la finale c'est largement même la finale que j'ai que j'ai préféré même si euh, il y a eu deux sets contrairement au double homme c'était je, je me suis assez régalé Ah ouais, carrément euh aucun débat. Euh je suis totalement d'accord avec toi, c'était la meilleure finale. Je je suis pas sûr que ce soit la paire que j'avais envie le plus envie <rire> de voir gagner mais ça c'est un c'est un autre sujet, c'est c'est plus euh, tu vois, Yesper Toft, je disais tout à l'heure que tu te lèves pas pour voir jouer certains gars. Je me lève pas pour voir jouer Yesper Toft. Je me lève peut-être pour voir jouer Alex Dunn mais pas Yesper Toft. Maintenant, c'est un bad ultra efficace. Il est pas si mauvais techniquement, euh, ça peut paraître dur ce que je dis mais pas le joueur le plus sexy à voir euh, du du circuit mais c'est ultra efficace. Euh il a une compréhension du jeu, je trouve, c'est un peu sous-estimé parce qu'on a tendance à se limiter peut-être parfois à, aux physiques du gars, mais il a une compréhension du jeu, on en reparlera tout à l'heure qui est assez euh, assez intéressante. Et Armali Magallon évidemment aussi qui à mon avis est sous-coté mais je sais pas ce que tu en penses, je trouve que dans cette paire, elle a quand même un, un, elle apporte un équilibre assez important. Alors Benoît, je suis content que tu en parles parce que je voulais en parler et moi euh ah, je trouve que euh, alors au début je je trouvais sévère avec Expertof mais en plus tu as dit ce que je pensais. C'est-à-dire que il a en fait le truc c'est que je trouve que on dirait trop qu'il est nul parce que il a des gestes un peu bizarres. <rire> en même temps le mec il est <rire> tellement grand que voilà, mais il a une compréhension du jeu, je trouve le mec arrive à trouver euh à trouver les espaces les espaces vides. peut-être que comme il est si grand, il voit d'en haut, tu vois, c'est facile, je sais pas. Euh je peux mais... pas dire. <rire> je me doute. Dis... <rire> mais non mais je trouve que enfin le on va en reparler mais le nombre de fois où il a mis les français à l'amende en demi ou ouais, ou euh, voilà. les ouais. écossais en finale genre en mettant des volants euh, des volants croisés dans des endroits où il y avait personne, je trouve que Enfin, on peut pas le résumer à un mec qui est simplement grand et qui frappe fort, je trouve, tu vois. Genre ça. mais tu tu l'as bien dit, après je trouve qu'il a vraiment une une très belle compréhension du jeu et je trouve que moi ouais, je suis d'accord avec toi, ses gestes et tout, c'est pas le plus sexy à regarder mais mais il a il a quand même quelque chose ce joueur, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, euh, les mecs qui peuvent s'asseoir en face de Tom Jikel et le regarder dans les yeux lui dire mec, je vais te te te brainfuck clairement. Ouais. Ouais, je pense qu'il y en a pas beaucoup même dans le top 10 mondial, il y a pas beaucoup de gars. Est-ce que lui a fait Yaspertov sur sur cette demi-finale, c'est ça m'a un peu saoulé d'ailleurs, mais c'est assez <rire> assez terrible et assez révélateur ce qu'on est en train de dire sur lui. Voilà, et tu l'as dit à Mali Magaloun, c'est une super joueuse, elle pour le coup depuis qu'elle est très jeune, on le on le on le ouais. sait euh mais euh, elle, elle le montre je trouve à, à chaque fois. Mais euh, ouais, les écossais ont fait un très bon match et du coup ça ça a vraiment joué cette cette finale de mix, c'était c'était sympa. On va parler des Français Benoît parce que euh, évidemment ils ont aussi animé ce tableau même si malheureusement le samedi a été assez euh, assez terrible pour nous. Les têtes de série, une Tom Jikel et Delphine Delru, euh, ils sont étaient plutôt tranquilles sur les trois premiers tours en commençant la semaine avec un petit 21-0 contre une paire euh, d'Azerbaïdjan, euh, assez assez rare hein. e euh, et bien joué d'Alfine d'avoir euh, d'avoir enchaîné 21 services ou peut-être 20, je me souviens plus. Euh mais ensuite deux victoires face à des danois notamment les têtes de série 8 Espersten Kusk euh, en quart de finale euh, sans perdre de set à chaque fois. On attendait ce match face à Toft Magellun euh, pour moi c'était quasi ouais, du 50-50 et euh, bah le scénario l'a plutôt montré hein les français qui perdent le premier set 22-20. Euh on y reviendra mais je pense que les regrets français en tout cas les miens ils sont principalement mmh. dans ce premier Avant de survoler le deuxième vingt et un treize assez vite lâché par les Danois je pense et de perdre le dernier vingt et un dix neuf où là pour le coup c'est le scénario un peu inverse du premier puisqu'ils avaient euh, ils avaient du du retard les Français ils s'accrochent ils s'accrochent ils reviennent à dix neuf dix neuf on pense qu'ils ont peut-être fait le plus dur alors qu'ils n'ont pas mené une seule fois dans ce troisième et malheureusement ils prennent les deux euh, les deux les deux derniers Benoît ce ce premier set où tu mènes euh, souvent quasiment tout le temps et que tu as deux volants de set euh ratés alors que les Danois n'en ont eu besoin que d'un, bah tu peux c'est malheureux à dire mais tu peux pas le perdre à ce niveau-là quoi. Ouais bah tu tu peux pas le perdre à ce niveau-là, c'est un peu ça qui m'a saoulé et enfin qui m'a saoulé, qui m'a oui, si qui m'a qui m'a saoulé et qui laisse de la frustration parce que toi Medelfin bon, on l'a déjà dit mais c'est quand même ils ont quand même plutôt une bonne gestion des moments clutch. euh il y a eu des passages à vide il euh, y a quelques mois mais globalement c'est pas si mal là clairement c'était très très mal et euh et puis c'est surtout il y a il y a ça mais il y a aussi la la domination que pouvait avoir Tof Magallon dans certains aspects du jeu ça a posé trop de problèmes Delfin Delrue je l'ai rarement vu euh bah enfermé comme ça euh dans dans un secteur euh et enfin vraiment ils ont un peu fait trop ce qu'ils voulaient de Thomas et Delphine sur ce match globalement je parle et c'est aussi ça sur la durée qui coûte euh, qui coûte la victoire. Mmh. C'est ouais non c'est clair c'est c'est frustrant parce que enfin leur match c'est vraiment en ce moment c'est un peu à l'image de leur saison c'est un peu les montagnes russes quoi Tom et Tom et Tom et ouais. Tom et Delphine mais je suis d'accord avec toi souvent c'est plus eux qui le font le coup de on mène pas beaucoup dans le set mais on le prend à la fin on... on les a vu plus le faire que le le, le subir et cette victoire aurait vraiment pu leur faire du bien mais c'est ouais c'est c'est frustrant ouais après Top Magalou dit je crois ils sont pas pair numéro une parce qu'il y a encore Tabling Pic devant eux mais ils sont ils le seront dans quelques semaines, ils sont en quelques mois là et ils sont pas assez top 20 mondiaux. Euh bon peut-être qu'on les sous-estime aussi quand on on a des regrets sur une défaite face à Tomé Delphin. Moi je pense que Tomé Delphin sont encore un cran au-dessus en théorie en tout cas face aux pays asiatiques, mais peut-être qu'on les sous-estime aussi hein. C'est clair. En tout cas, Benoît euh ce cette paire euh, faite par les Danois au début de au début de la saison, ça marche euh, depuis les championnats d'Europe en fait, ça marche vraiment ultra fort hein. C'est c'est vraiment un truc ah ouais, bon monstre. frustration toujours de l'autre côté euh, du, du du du tableau les transitions qui font pas plaisir tu sais on avait non, euh, non. ben on avait euh, deux pères françaises mais notamment euh, les deux étaient pas tête de série en plus on avait euh, William Villegé et Flavie Vallet et de l'autre euh, les champions de France euh, Tom Lalautre et Carleza Jacob Alors deux tours passés euh, pour les deux paires. À chaque fois en battant une tête de série. Donc c'est-à-dire que euh, Villegé-Valé ils ont d'abord battu une paire allemande avant de battre une autre paire allemande. Yanssen et Nguyen tête de série six euh, en trois sets douze, vingt et un, vingt et un, dix-neuf, vingt et un, quatorze. De leur côté, la l'autre écart Jacob ont battu euh les une paire polonaise et les têtes de série 4 indiens euh Karuna Karan euh, Variat 21-19 21-13. Les deux paires se sont rencontrées et ce sont euh Villegé Vallet qui l'ont emporté de peu, on va dire 22-20 21-19. Euh jusque là Benoît, avant qu'on parle de cette demi-finale, que penses-tu du parcours des des deux paires françaises qui nous ont quand même euh, bien fait plaisir à chaque fois euh, autant Euh, William Villegé et Flavivallet, c'est on les a peut-être plus vu sur le circuit que euh, la l'autre escart Jacob, mais euh, bah, en tout cas les les deux ont été autoritaires quand il a fallu battre des têtes de série. Ouais, euh, c'est clair, surtout euh, Villegé et Vallet, franchement les sorties on était quand même plutôt méfinés sur les les perf qu'on a pu voir de euh, et là d'avoir les deux pères en en quart de finale, franchement, je vais pas dire que c'était inespéré parce que quand on voit les parties tableau, on pouvait y croire. Maintenant euh ouais les deux autoritaires et surtout euh la l'autre écart Jacob découvre un peu ce niveau là, William Villegé ouais. Flavi Vallée, il a visé aller un peu moins. Euh ouais, franchement euh bonne surprise, j'ai envie de te dire. Derrière malheureusement la défaite de euh, William Villegé Flavi Vallée contre Don McPherson les écossais 22-20 18-21 23-21 donc un bah un énorme match qui malheureusement euh tourne pas dans le bon sens ce qui s'est joué en plus vous imaginez si vous avez suivi en même temps que que celui de de de Jikel Delru deux matchs ultra serrés les deux tournent pas pour nous c'est vraiment euh, vraiment vraiment frustrant les français ont eu un volant de set dans le dans le dans le premier qu'ils ont pas qu'ils ont pas concrétisé euh, derrière ils ont eux aussi sauvé euh, sauvé beaucoup de volants de match euh, dans le dans le dans le dans le troisième sans réussir à, à à prendre le petit la petite la petite la petite occas. Benoît pour le coup, euh, je trouve que le bilan est quand même plus, plus positif que pour Gikeldelru parce que j'attendais moins de William Villegé et Flavie Vallet, oui. mais en fait les voir si près d'une finale, c'est malheureusement forcément un peu frustrant. C'est hyper frustrant de les voir aussi près d'une finale. Je pense que eux aussi euh, moi j'ai été surpris par la qualité de leur niveau de jeu en fait. Et ça ah. euh, bah même s'il y a des défaites au goût, c'est frustrant et forcément euh, quand tu es William Villegé et Flavie Vallet je joue pas ces matchs là pour les perdre mais le niveau de jeu qu'il y a eu là s'ils arrivent à reproduire ça euh on les reverra plus tard en finale mais oui je suis d'accord avec toi quand tu as été si bon à ce moment-là forcément c'est frustrant de pas aller au bout. Hmm. Et la dernière euh paire française non il y en a reste deux par contre pardon. Euh la paire euh, Grégoire Deschamps Margot Lambert qui du fait aussi frustrant hein contre euh la paire Colding euh, Verge une paire je le prononce pas du tout bien mais c'est pas grave. 25 23 18 21 23 21 euh la défaite donc des français et euh, Julien Maillot et Léa Palermo qui sont euh qui perdent contre Tof Magallon les futurs vainqueurs 21 12 21 13. Benoît, je sais pas si tu as envie d'en dire un mot. Je j'attendais plus forcément de Maillot Palermo mais une fois qu'on a vu le tirage, bon, on a vu on a vite compris que ce serait très compliqué. Bon, on savait que c'était un des pires tirages avec Tomé Delphine. Enfin, même avant les résultats pour le coup prendre Toff Mageloun quand tu vois leurs six derniers mois sur un tournoi oh comme ouais. ça ouais tu, tu fin on va pas se mentir tu tu t'y crois pas une seconde mm. les les autres les autres têtes de série, j'en ai parlé de la plupart, les têtes de série 2, c'était Vestgard Busch, d'autres Danois qui ont perdu face à Don Max Harrison en quart. On avait euh, Greg et Jenny Merz qui les têtes de série 5, ils ont perdu contre Tof Magallon en quart également et euh bah je parlais de de toutes les têtes euh, les têtes de série Benoît, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce sur ce double mixte euh, là aussi euh à l'accent euh, très européen avec euh, des faiseurs de championnat d'Europe. Ouais et c'est bah c'est c'est aussi ça je trouve qui contraste avec le double dames par exemple mais on voit que le niveau est même si ça reste un super trois cent européen je trouve que le niveau tu vois il est quand même bah assez relevé finalement on a quand même pas mal de paires bon qui sont pas toutes dans le top 20 mais top 30 mondial on a quatre cinq paires tu vois qui peuvent y prétendre euh, ça ça reste quand même un, un tableau de haut niveau pour un super trois cent c'est clair Benoît à fin de on a fait les les cinq les cinq les cinq tableaux. Est-ce que tu veux rajouter quelque quelque quelque chose On chacun maintenant fait un peu son son son son bilan de la de la tournée européenne, mais j'ai envie de dire que nous euh avec Tom et Delphine bon qui ont gagné quelques matchs euh peut-être plus que ce qu'on ce qu'on pouvait en espérer. Cette fin un peu en apothéose des popoffs pour qui ça a été un peu plus compliqué. On n'oublie évidemment pas euh Alex Lanier qui nous a régalé qui a été un peu notre porte-drapeau. Je dirais que pour euh pour euh, pour la France même si on avait pas de pas de de de paire de double dame et qu'en simple dame, on n'existe malheureusement toujours pas. C'était quand même une bonne tournée. Euh c'était plutôt même une tournée euh, pas une excellente tournée mais une très bonne tournée franchement. Ouais, on a eu Ouais, si si, une très bonne tournée et il y a eu des bonnes surprises, je pense euh On a aussi vu des jeunes rentrer sur les tableaux et tout. Non, une très bonne tournée européenne. Je pense que ça va être plus compliqué de se mettre des trucs sous la dent avec la tournée en Asie aussi parce que certains ne la joueront pas, mais et parce que globalement ça va être plus dur, je pense. Donc ouais, faut cette tournée européenne, je pense quand même qu'il faut en tirer des bonnes leçons. Effectivement, et la saison est déjà bientôt terminée puisque il nous reste 1 750. 1 500 et 2 300. Trois de ces tournois, de ces quatre tournois, seront pour la tournée asiatique de novembre qui arrive. On va vous vous vous débriefer ça pour les gros tournois. En tout cas, euh, évidemment. Merci Benoît d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi Éwan comme toujours et merci à vous pour votre écoute. Effectivement, merci de vos écoutes qui, comme je l'ai dit pour l'épisode de la semaine dernière, mais globalement sont de plus en plus nombreuses en ce moment. Donc ça nous fait très plaisir évidemment. Vous vous doutez bien qu'on qu'on qu'on qu suit ça. N'hésitez pas, vous l'avez entendu dans l'intro à participer à notre concept On devine vos classements qui est euh, en préparation, on a de de plus en plus de vidéos et donc on vous prépare ça sur YouTube très bientôt. Puisque pour rappel, on veut un peu plus euh, développer notre chaîne YouTube donc on bosse euh, on bosse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao. 沉默我們激進的決心,滿懷希望開的時侯,共同決訴遍遍公台,給我們不屈的勇,被動議我們堅定的雙手,努力爭取成功的進度,我們的目光,握著手重,決不等候